Dans la vie, il n'y a que la télé pour pouvoir nous évader Dans les rues, la pollution nous oblige à faire attention On veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du ballet. À sauver notre forêt. On veut la déraciner et on ne pourra plus jouer. On veut pas être enfermé et rester les bras croisés. Toi, touche pas à ma peau, tu le Toi, touche pas à ma peau, La nature a besoin d'aide. Et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands.